Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 500 Ah, je vous ai cassé les oreilles. La 500e, incroyable, c'est merveilleux. Et oui, bah, quand on a commencé, donc, il euh, y a 10 ans... En, apparemment, <rire> euh, on pensait pas qu'on durerait aussi longtemps. Hein ben oui, comme quoi, vous voyez, j'aime bien toujours raconter la petite anecdote. Je crois que je vous l'ai racontée il, y il y a pas longtemps. Euh, que bon, il y a eu bien sûr moult euh, chroniqueurs qui sont intervenus de temps à autre selon les saisons, euh, selon les. Les humeurs et tout plein de choses de la génération manga. Et euh, lors de la première saison, il euh, y avait euh, une personne parmi nous euh, qui euh, nous a quittés euh, en prétendant que sans lui, euh, on ne pourrait pas continuer l'émission. Donc, euh, force est de constater qu'on a fait neuf saisons sans lui. Donc, <rire> je ne tairai, je tairai le nom de cette personne. Mais voilà. Alors, euh, il qui est là. Hello Hello. Donc, Miss Arte <rire> qui, qui vient exprès pour la 500e. Es-tu toute seule ou bien... Euh... Euh, Izuku arrive, mais il n'y a pas de place pour se garer, ah, donc oui. ça fait la troisième fois qu'on tourne. D'accord, d'accord, d'accord. Donc euh, Izuku ne devrait pas tarder non plus aussi. Et puis euh, nous avons Val qui est là aussi. Je ne sais pas si elle veut parler ou si elle va... Non, elle va, rest... elle va juste écouter. Non, non, elle elle bon. fait signe que non. Que non. Donc, donc que non. <rire> Comment ça, il ne marche pas, je t'entends <rire> Si si, il marche le micro, je t'entends. Même, même, même loin du micro, je t'ai entendu. D'ailleurs, tout le monde a entendu, d'ailleurs. <rire> on va faire un hashtag, est-ce que eh, parler <rire> Elle vient de dire qu'elle n'est pas là. Ah bon, d'accord, ok. Donc voilà, donc 500 émissions. Alors, il s'en est passé des choses. On a interviewé pas mal de comédiens de doublage, on a interviewé des chanteurs, on a, on a chanté nous-mêmes, on a fait des créations de, de, de chansons débiles, on a fait tellement des choses ensemble. Et on va en continuer, bien entendu, hein, parce que rassurez-vous, c'est la 500e, mais ce n'est pas fini. Hein. Donc, euh, on Encore va... 500 Encore 500. Et 500 plus 500, ça, nous a, ça atteindra la le millième. Oh là, la millième, ça serait... Ça serait... Bon. Or, Dans 11 ans ouais, bah bon, on n'est pas là, on ne sait pas hein, ce qui va se passer d'ici là. Peut-être qu'on euh, aura pris du galon. Et <rire> on a passé la fin du monde. C'est vrai. En, en, le bug de l'an 2000, on a passé... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi euh, 2012, il y avait un truc en 2012, oui, 2012 aussi. C'était ça la monde. fin du monde. Voilà, voilà. Et euh, puis je sais pas... Euh, et on doute, est dans quoi, le futur Mais, Voilà Marty, on est dans oui, le futur Oui, on est euh, retour à le futur à tout le tralala Allez, on va bientôt voir Star Wars 7 Donc tu vois, y il y a plein plein de choses bon, qui se sont contre, passées, qui euh... se passeront et qui, qui se passeront encore Désolé pour les dents de la mer 19 Oui, on n'en est pas encore là Sachez néanmoins qu'il y a une bande-annonce pour les dons de l'année 19, donc Jaws 19, euh, enfin euh, 19, c'est ça 19. <rire> euh, Jaws 19, si vous voulez la voir, c'est sur YouTube et tout ça, donc euh, il vous faut un petit peu un topo des 18 précédents, c'est <rire> assez marrant, il y a des trucs euh, un petit peu particuliers, euh, euh, je vous laisse découvrir Fait. En fait, pour tout vous dire, on ne voit pas grand chose de requin ou quoi que ce soit dans cette bande-annonce. C'est surtout euh, qui vous martent le titre de chaque euh, dent de la mer avec les particularités, avec des logos particuliers, avec des raisons particulières, enfin, toutes ces sortes de choses. Donc voilà, voilà, voilà. <coughs> Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bah oui, bah alors euh, on se demandait que, quoi faire pour la 500 e Pour marquer le coup, c'est un petit peu compliqué. Alors euh, pour la 100ème, on avait fait venir tous les chroniqueurs qui avaient chroniqué jusque-là. Et déjà, il y en avait un bon paquet. Alors, mais en 500, vous imaginez. Euh, Chris n'a pas pu venir parce qu'il y a eu un empêchement. Donc, oh, euh, c'est ah, dommage. Chris. C'est quoi cool parce que ça tombait cette, sa cette semaine, là, la 500 e Eh ben oui. Et oui. Maintenant, non, bah non, non. C'est pas grave. Euh, euh, puis, pouf disparouche. Voilà, voilà, voilà. Et puis, bon, ça n'empêche pas qu'on va quand même avoir des intervenants et toutes ces sortes de choses. Vous avez le coucou aussi de Kenny hein, que j'ai vu euh, cet après-midi et qui n'est pas disponible non plus. Mais et, bon, rassurez-vous. Et toi, c'est quoi qui t'a le plus marqué durant ces euh, 500 émissions de folie Euh, j'en sais rien ça, à part le fait que le téléphone marche pas bien et que du coup les, les gens qu'on interviewe n'entendent pas <rire> mes questions c'est assez pénible oui ça c'est <rire> euh, donc forcément euh, je suis obligé de gueuler dans le micro et même comme ça ils n'entendent pas les questions alors c'est dur c'est pour ça que vous avez remarqué je fais un peu moins de l'interview parce que du coup je me sens un petit peu con là. Et, attends, si je demande à interviewer quelqu'un et puis qu'au final euh, il m'entend pas c'est too much c'est pas terrible tout ça oui ça c'est faudrait le faire par skype euh, alors on va étudier la question on va voir s'il y a moyen de faire comme ça, ma foi. Hein. Pourquoi et, pas Et à propos d'interview, quelle mm -hmm. qu a été euh, la plus marquante pour toi Celle qui t'a le plus émue euh... euh, Rien de m'émeut, moi. Oh, rien de m'émeut, t'es pas, pas J'aime pas les vaches. Alors, euh... <rire> non, rien de m'émeut. Non, non, non, non. non bah, si, bah, si, si, si. Ah, L'interview, bon, je ne l'ai pas faite à la radio, hein, je l'ai faite en convention, mais qui m'a plus le marqué, c'est quand j'ai interviewé Kenji Oba, l'acteur d'Ixor, <'X2> voilà. quand même, parce que... Parce quand que même. Euh, là, c'est comme interviewer euh, le héros de son manga préféré. C'est comme si j'interviewais Seyar ou, ou Actarus, tu vois. C'est quand même x c'est l'acteur qui joue, c'est lui, quoi. C'est himself c'est pas un auteur, c'est pas un chanteur, c'est pas un machin c'est voilà, particulier, hein. bien sûr on a une petite tendresse aussi euh, pour, pour nos amis Bernard, Ber, Bernard Minet et Michel Barouille, eh oui, eh oui, et oui, et avec, des gros bisous avec, à tous les deux, voilà, qui, quand, qui ont des super potes et qui <coughs> écoutent sûrement l'émission et tout ce qui va bien, donc euh, voilà, voilà, voilà, voilà, Minet avait fait une petite blague, je crois que c'était euh, à Noël qu'il nous avait appelé euh, sans prévenir, et qu'il avait fait le Père Noël, c'est le Père Noël qui appelle tout ça il y, y, y a plein de trucs, bien sûr les 499 autres émission, vous pouvez les trouver sur le forum de Génération Manga. Et on trouvera aussi celle-là, d'ailleurs. Et celle-là aussi, bien entendu. Et euh, donc, c'est genmanga.opensmiley.com Cela dit, si vous marquez Genemanga euh, sur Google, ça va vous le sortir. Euh, donc, cherchez pas compliqué. C'est magique. Donc, Genemanga, G-E-N, et puis Manga. Voilà. C'est magique manga. Et oui, c'est ça. Et alors, bien entendu, on a parlé de moult choses. Euh... Et on va parler de moult choses. Et on pense aussi à notre ami yoga qui était venu pour une célèbre émission euh, <rire> sur les cités d'or. Sur les kipous. Sur les kipous euh, et sur euh, le charisme de Tétéola Donc, Tété... euh, je, vous, je vous invite à réécouter cette émission. Alors, je, je ne sais plus le numéro, mais c'était dans les premières. Ça, c'était il, y il, y il y a fort il y a, longtemps. Il y a fort longtemps, dans jadis. Dans euh, une, voilà. Euh, vie antérieure. Et vous savez qu'à Génération Manga aussi, on aime bien vous mettre des chansons un peu moins connues, des phases B, euh, voire plus euh, si affinité. Et ah oui, parce que comme tout le monde sait, il y a des phases C et D. Euh, oui, enfin disons qu'il y a surtout eu euh, des 33 tours où, oui. duquel il y avait plusieurs chansons de fête ou encore des cassettes audio que, telles que nous avaient gratifiées AB Productions euh, avec euh, les fameuses 4 chansons. Donc du coup, il euh, y faisait euh, 3 autres chansons autres que le générique pour euh, illustrer les propos et tout ça. Donc on, on a eu l'occasion de vous euh, Passer un petit peu toutes ces curiosités, y compris des trucs pas manga d'ailleurs. On a aussi des vieilles séries euh, qui, qui sont un peu obscures, sorties de vinyle, de toutes ces choses. Donc voilà. Alors parmi toutes ces, toutes ces chansons que je peux vous faire écouter, euh, je vais vous refaire écouter Donc, une chanson des Cités d'Or euh, qui est plus particulièrement euh, affectée à Tao. Très bien, Donc voilà, et qui est, qui est sympathique, et je vous propose qu'on se retrouve juste après. Alors peut-être avec, peut avec Izukyo, qui sait. S'il arrive, <rire> euh, arrive à se garer. S'il arrive à se garer, voilà. Et non pas Asgard. Et... Euh, pourquoi pas Et hey, tao oh, oh, oh <rire> Quand le grand condor s'envole vers le ciel là-haut Que les vagues amènent le bateau Vers la grande aventure, vers un monde nouveau Vers les idées d'or Tao Tao, wow. héritier de l'amour qui sait tout Tao wow. Découvrira les idées d'art Tao Tao Tao Tao Tysiek, nim mêlerą partout Tao Tao Et eh oui, donc euh, les cités d'or, euh, euh, pendant ces, ces dix années de labeur, euh, est arrivée une chose qu'on n'attendait même pas forcément à l'époque, à savoir la suite des cités d'or. Était-ce une bonne chose eh, ou une mauvaise chose Et eh oui, oui, oui, alors peut-être que nous pouvons en parler. Quels sont vos avis, vous, euh, sur euh, les cités d'or, saison 2 D'abord, euh, d'un point de vue graphiste... C'est un graphisme un peu plus moderne, euh, mais est-ce que c'est bien J'ai pas... J'accroche pas à ce genre de graphisme. Euh, moi, ça me choque pas, perso. Bah, ça me choque pas, mais j'accroche pas. J'aime... Euh... Il y a moins de, de vie. J'ai l'impression qu'il y a moins d'âme, moins de vie. Les personnages sont plus plats. Euh, déjà que charismatiquement, ils ne sont pas très gonflés. Euh, à la base. À la base. Mais Mais à peine même Mendoza. Mendo, Mendo, Mendo, Mendo, Mendo euh... Mais tu préfères Mendoza. Mendoza. Euh, moi, c'est Tao. <rire> Mais euh, d'un point de vue graphiste, je n'accroche pas du tout. Et... Euh... Point de vue charisme des personnages, j'accroche encore Moi. moins. Et l'histoire Ça se passe, euh, passe en Chine. Ça se passe en Chine, c'était une très bonne idée de base. Oui, parce que les cités d'or sont éparpillées sur euh, tout le, toute la Terre. Donc sur tous les après, continents. Euh, voilà. donc, continent euh... l'achat gagnant. Ah ouais, putain, ça n'existe plus. Oh Ouh là, Ouh là, mais là tu là nous là parles là là euh... Non, non, Donc euh, ça n'existait même, bon. même plus il euh, y a 500 émissions. Hein. Oui, oui, bah, oui, ça n'existait déjà pas quand on a commencé. C'est pour, <rire> pour dire ça n'existait déjà plus. <rire> wow. Maintenant, c'est Carrefour. Ouais, comme les mammouths, ça n'existe plus. Ça, <rire> ouais. Mais ça a pu encore plus longtemps. Là, Oula, ou... Mais on s'égare. Donc, euh, l'histoire aurait pu partir euh, vraiment partir en bien. Partir un jour. Mais là aussi... Ça non plus, euh, je crois que ça n'existait plus quand on a commencé. <rire> Les boys bands. <-bombes>. Oh, <rire> le... Peut-être encore un petit peu. Ah je suis pas sûr, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je je sais pas, je sais pas. J'sais, j'sais pas, j'sais, j'sais, j'sais pas. Mmh. Mais non, euh, ça ça fait flock la... Ça fait flock. <rire> j'ai pas accroché, j'ai même pas regardé euh, entièrement euh, la première. Ah, T'es pas arrivé au des y oui, Je... boys band ou des cités d'or <rire> Les deux, <rire> les les deux mon colonel, mais les, euh, les boys band, j'ai jamais accroché du <rire> tout. Voilà. Alors bonsoir à tous déjà. Oui, juste salut, salut. c'est vrai que tu, tu donc es y y arrivé y y pendant que oui. la chanson. Donc, ton Et avis toi. sur les cités d'or de... Eh bien, à mon avis, donc, euh, effe donc euh, effectivement, le graphisme, ça choque un peu. Bon, après, on parle comme des vieux, c'était mieux avant. C'est pas, pas que c'était mieux, c'est qu'on a, on a l'habitude des anciens graphismes. Alors, euh, non, non, mais alors, ce qui est bizarre, et, ça, et, ça, ça choque un peu l'œil. Et je le dis souvent, parce que c'est bien beau de critiquer en disant, euh, ouais, mais enfin, vous, vous avez connu euh, les vieux à l'époque et compagnie, donc forcément, vous n'êtes pas... Euh... Vous, vous êtes vieux Voilà, vous n'êtes pas objectif. Et puis, vous n'êtes pas le public visé aussi. Combien de temps on entend cette, cette, cette, cette fable mais, Les euh, dessins animés, mais... c'est pour les enfants. Après, non, mais, le, du point de vue du graphisme, ça. je suis d'accord. Il faut se moderniser. Non, mais outre ça, j'ai des témoins hein, de euh, petites filles et de petits garçons qui ont, dans les 4-5 ans, et qui ont donc regardé les deux saisons des Cité d'Oie, qui n'ont aucune, a priori, euh, ni pour l'un ni pour l'autre, et pour qui est soi-disant euh, fait la suite Et eh ben tous ces gens-là, ils préfèrent la première saison quand même. Eh c'est des petits-enfants. Donc, oui, euh, voilà. La là. vérité sort de la bouche des enfants. C'est oui. ça. Donc, Mathias, après, euh, il, il préfère. Euh, il, a, il a 10 ans, il préfère. Voilà. Euh... Moi, je ne dis rien, mais voilà. C'est du concret, ça. C'est du concret. Ouais. Alors, je vais vous faire écouter un petit générique. Et euh, on va voir si ça vous inspire quelque chose. Euh, je pense que ça va plaire à certains et certaines. Alors, je ne dis pas ce que c'est. On va voir si vous reconnaissez. La chiquette d'un bonnet bleu Au oh, pouvoir si fantastique Qui part comme une boule de feu Une décharge électrique Il s'envole en dans le ciel Les yeux loin des nuages main à l'arc-en-ciel. Ça c'est bien son âge. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi ton énergie. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donnez-moi. Donne Ah. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça vous inspire Oui, c'était un dessin animé qui passait sur la 5. Oui, tout à fait. Ah, la 5, ça aussi, ah. on la regrette, la 5. Elle était déjà plus là quand on a commencé aussi. pareil. Qui ah qu s'est arrêté en 92, mais... je crois. Mes souvenirs sont un petit peu vagues, mais euh, ça parlait justement d'un euh, groupe qui voyageait les gens dans un bus. Oui, tout à fait. Dans le tas de communes du générique, il, y euh, il y avait un poney bleu. Hein. Ouais, Et qui se mettait en boule. Voilà. Ah, qui se met en boule, oui, tout à fait. Qui, a, qui a envoie des charges électriques. Mm. Et c'est le dernier dessin animé de Tezuka euh, qui a été euh, fait. Euh, bah, il est mort pendant la production de Magie Bleue. Donc Tezuka, bien sûr, qui a... est, ai-je besoin de le préciser, un grand nom du manga, puisque c'est lui qui a instauré tous les codes qu'on connaît si bien. C'est lui qui a fait le premier dessin animé avec euh, les scènes répétitives, euh, les limitations de dessin euh, par seconde. Euh, donc, et, euh, tu... nos gr... et les grands yeux. Oui. Et les grands yeux qu'il a piqué à Disney. Déjà, Donc oui. tous ceux qui disent, ah, les animés japonais, ont des gros yeux. Mais il les a fait encore plus gros, parce que oui, mais bon. Disney... Euh, Mais ça inspirait des yeux de Disney. Qui l'avait la fait pour pouvoir faire passer les émotions et euh, les sentiments euh, par le regard. Donc l'idée n'était pas japonaise, elle était américaine. Et tiens, mange-toi ça, prends ça dans les dents. Hum. Donc, euh, donc est, Tezuka, est-ce bon euh, est que vous avez des œuvres préférées Tezuka Moi personnellement, c'est Blackjack, Jack, Black c'est le seul truc que j'aime de Tezuka d'ailleurs. Très très bon ça. Ouais, c'est oui. très très bon. Et euh, d'ailleurs, il y, y a du nouveau, puisqu'il y a une nouvelle série de Blackjack. Euh, où on ah voit la jeunesse de Blackjack, as-tu vu, Young oui, Blackjack euh... il, il saute un petit peu sur mon PPPC. Ah bon bah, Moi, tu vois, pour une fois, ça marchait bien celui-là, contrairement à, à, à Lupin, <rire> que j'ai dû euh, du coup, mettre sur le net pour pouvoir le voir, c'est quand même fort. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bla Blackjack, c'est l'histoire d'un médecin marron, c'est-à-dire... Euh, Sans que... diplôme qui n'a pas, pas le droit d'exercer voilà et qui a une et qui traîne une sale réputation alors qu'il a un excellent cœur voilà et puis c'est un super balaise qui arrive toutes les à oh. faire toutes les chirurgies mais il, mais il demande très cher il demande des euh... millions pour euh, faire euh, son boulot enfin, mais, pour, il est plus généreux pour les pauvres euh, oui oui, ah ouais, oui non, euh, mais, mais il... ça il évite d'en faire la pub oui, voilà oui. et puis il est avec lui Pinocchio en fait donc c'est euh, une fille qui en, en fait c'est des organes c'était euh, euh, une jumelle mm -hmm. euh, D'un enfant, d'un bébé, ouais. d'une du, petite fille bébé. Non, c'était une, une femme, hein, je crois. Où, oui, oui c'était Justement, d'ailleurs, elle euh... se prend pour une grande dame. Justement. Et euh, des fois, il arrive qu'on ait son jumeau euh, quelque part dans son corps. Mais c'est souvent, euh, tu as une bah, dent... Oui, n'est ou, pas fini. Euh... Bref, cette pas dame fini. se fait opérer pour une tumeur, alors qu'en fait, sa tumeur, c'est sa sœur jumelle. Voilà. Et euh, cette sœur jumelle est mise dans un corps... Euh, peu, qu'on peut dire en euh, ouais, que Blajac lui, lui confectionne. Lui, lui confectionne, moitié. Et donc, résultat des courses, comme c'est un corps d'enfant, forcément, quand il naît, du coup, elle ne grandit pas. Donc, Pinocchio en fait, elle est plus vieille qu'elle n'en a l'air. Oui. et est et elle se prend et pour une grande dame. Voilà, c'est ça. Mais elle, elle a le corps ouais. d'une enfant de 6, euh, ans. Et l'intellect aussi. Et l'intellect... Euh, euh, L'intelligence euh, elle, elle, elle est intelligente, ans, mais elle, a, elle manque de maturité. Mais voilà. elle a la maturité d'une petite fille de moins de 10 ans, quoi. Voilà. Enfin, Blackjack, je vous conseille, euh, si vous voulez vous y mettre euh, d'une façon ou d'une autre, euh, par les Zoévi qui sont sortis en français chez TF1 Vidéo, même si les DVD ne sont pas trouvables comme ça tout de suite. FNAC, vous ne les trouverez pas. Il faut les commander parce que c'était sorti un petit peu quelque temps. Et euh, en fait, euh, j'ai appris récemment, parce que je ne savais plus, j'ai dû le savoir, mais ça m'avait échappé. Il euh, n'y a que 10 Zoévi qui sont sortis en France, mais en fait, il y en a eu 12. 12 Donc il euh, y en a deux où on s'est fait enfler, il y en a deux qu'on n'a pas. Donc euh, c'est un scandale. Pourquoi Eh bien, j'en sais rien. Elle devait peut-être pas être sorties au moment des faits ah, et puis elles sont oui, peut-être sorties effet. après coup et puis du coup personne personne les a proposées. Hein, du Mais... coup euh, donc, voilà. Donc euh, sachez que si vous ouais, j'ai l'intégral de Blackjack, et eh ben non tu l'as pas Et, et nous un... non plus d'ailleurs Et il y a un film aussi hein, qui a été fait à l'époque par la même euh, équipe, puisque c'est du euh, Osamu Dezaki et Akio Tsugino, grand réalisateur et ah, des designer que nous adorons, oui, ça... qui ont officié sur euh, pas mal de produits euh, TMS, tels que Cobra, Cat Size, euh, Lilo Trésor, euh, ah, oui. tous ces trucs-là. TMS donc, euh, est vieilli, qualité, toujours très Lady bien. C'est la Lady Oscar, donc euh, que, du bon quoi Bon, TMS, bon euh, je sais pas, ça vieillit, ça passe. Ça vieillit passe. super bien, ils ont des masters de folie, quand ça ressort en Blu-ray, c'est impeccable. Enfin plus ou moins, ça Chris, vous le racontera mieux que moi, puisqu'il fait la chronique des Blu-ray qui sortent chez Atanim. Donc voilà, avec plus ou moins de bonheur. Donc voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Euh, sinon... Euh... Bah, sinon Fortezuka, oui. le grand classique, reste, reste quand même Astro le petit robot. Oui mais enfin, c'est quand même pas terrible. Hein. Moi j'en ai gardé un excellent souvenir. Ah C'est pas terrible. Euh, Souvenons-nous aussi quand même que le dessin animé de synthèse, le long métrage qui était au cinéma d'Astro, euh, son insuccès a fait couler la boîte euh, qui réalisait le truc. Malheureusement, nous, nous empêchant. Alors attention, il y a du nouveau. Parce que non seulement ça nous empêchait de, de voir un film de Gatchaman qui était en préparation chez ce studio, mais en plus il était prévu aussi, parce qu'ils avaient fait un, un film des Tortues Ninja aussi, ces petits gars, et ils avaient prévu d'en faire deux autres, ah. qui eux aussi euh, ont coulé à cause d'Astro. Donc voilà, donc merci Astro, grâce à toi, deux tortues ninja dans le baba et euh, Gatchaman dans le baba. Donc euh, j'ai une petite haine contre Astro là, tu vois, euh, de tout d'un coup. Ouais, tu voudrais faire un astrocide ouais. on, astro, on dit astro, je pense à la série du début des années 80. Ah oui, ce héros voilà, futur. qui était elle-même un remake d'une plus vieille série qu'on n'avait pas eu. C'est pour ça que je précise, mmh. je n'ai pas dit la vieille série, je voilà. dis celle-là. Et euh, tu sais qu'il y a eu une série aussi en 2000, à peu près dans ces goûts, 2003 je crois oui. mémoire. Et euh, elle a apparemment fait un four aussi, hein, parce que les DVD ont vite été bradés. Euh, sur France 3, ils ont carrément passé la série à minuit un moment pour dire qu'ils avaient rien à foutre. Donc euh, gros bide pour Astro. Ça, oui, Donc euh... apparemment Astro en France, c'est pas ça. Hein. Non, pour euh, euh, pour la francophonie. <rire> voilà, c'est pas ça du tout. C'est vraiment un bide. Alors, toujours dans les collecteurs, il y a le générique de fin d'Astro, parce que tout le monde connaît le générique de début. Mais le générique de fin, en fait, il est que sur la série, il n'est jamais sorti sur aucun support. Donc du coup, on le connaît moins. Donc je vous propose d'écouter maintenant le générique de fin d'Astro, avec le petit euh, préambule avant. Professeur Bacchus,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 généreux toujours là quand il faut. Si le vrai triomphe du faux, que le monde serait beau. Si Astro pouvait rester tout le temps, il n'y aurait plus jamais de méchants. L'avenir serait passionnant dans le royaume des enfants. Astro nous a fait rêver qu'un jour. La, la faible qualité c'était pris sur une VHS en mono alors forcément le son n'est pas formidable hein ça c'est des choses qui arrivent et voilà. eh oui donc Astro euh, interprété par Franck Olivier et euh, Franck Olivier euh, figurez-vous qui fait des petites tournées actuellement euh, en chantant un petit medley avec Albator 84 Astro et la bande à gobo qui était donc une émission qui passait apparemment euh, en Belgique je crois Et donc, euh, parce qu'il est belge, Franck Olivier... Là et, euh, et Gobo, c'était un espèce de robot, un genre R2D2, si tu veux, et qui présentait donc cette émission avec Franck Olivier aussi, qui jouait là-dedans dans cette émission. C'est un peu comme la vie des bottes ou des trucs comme ça, tu vois. Mon Dieu. Non, oh, la voilà. vie des bottes, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, on va oublier ça. Hein. Bon, alors d'accord, je sais. Ouais, mais c'est quoi la vie des bottes Alors on va vous expliquer vite fait. Non, donc c'était une pseudo sitcom de, de, de la DIC à l'époque où il y avait des, des gens qui étaient grimés en robots. Avec un masque de robot. Vous savez, voilà. comme euh, les, les crash robots. Là, quand... les, crash de mise. les crash de mise. Comme les crash de mise, voilà. Euh... Une minute et demie chez les bottes, c'est le meilleur antidote pour chanter la tristesse. Et voilà, on va, pas, on va pas vous le passer parce que c'est une horreur. Et... <rire> voilà, voilà, donc euh, la vie des bottes, on va oublier ça. C'était marié deux enfants euh, chez les robots. Euh, oui, enfin moins trash quand même. Il euh, n'y oui. avait pas... Beg Il va me chercher des josures. Il faut pas pousser mémé non plus. Hein. Donc voilà. Donc euh, bah, je propose qu'on écoute maintenant la vraie astro. Alors celle qu'on connaît tous, hein, pour, pour qu'on puisse tous chanter en chœur. Ah, ce héros du futur là, et tout le tralala.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 Le petit robot H5.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 C'est Astro, le petit robot. Astro, je la passe pas souvent celle-là, c'est vrai. En vrai, effet, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Alors, je suis content, c'est quand même une série qui, à l'époque, nous avait fait rêver. Hein. On parlait de retour à le futur le mois dernier. Euh... Mm -hmm. Niveau futur proche, elle était pas si mal. Euh, je rappelle que ça a passé le samedi après-midi, Astro. Et euh, en fait, à la fin de l'épisode, t'avais une question pour voir si t'avais bien regardé l'épisode. Et puis, j'ai sais plus ce qu'on gagnait, mm -hmm. sûrement des conneries. Mais, euh, ouais. mais t'avais un truc. Ah, euh, alors, t'as Astro qui fait son rapport. Et en faisant son rapport, il fait exprès de dire une erreur dedans. Et puis, il fallait la trouver. Et puis, il sur carte postale. Carte postale Ouais, Pas par email, hein, bah, Pas ouais, les cartes les postales, cartes postales ça, je sais pas si les gens s'en servent encore beaucoup de ces machins là. Alors, à propos de oui, cartes si, postales, un petit peu, ouais, il s'en vend, hein, regarde les kiosques. Et ça me fait penser d'ailleurs en parlant de cartes postales, qu'apparemment, euh, d'après mes informations, en ce moment à NOS il y a des cartes postales de photos de jouets des maîtres de l'univers en action ou de Barbie ou tout ça. Donc, tu as, as une photo de maîtres de l'univers en train de faire des trucs, donc mmh. les jouets, et euh, il y a des cartes postales de ça apparemment dans les magasins NOS Donc, il faudra aller jeter un deuil. Voilà. Alors, un autre truc, alors là, on va voir si... Je suis presque sûr de vous caler avec celle-là. Donc, euh, on va voir si vous connaissez ce générique. C'est une générique d'une un... émission. Vas-y, poste ton énigme. Vas-y, poste ton énigme. J'en dis pas plus. Flipbook, ça vous parle Oh non Oh non, non. Je donne ma langue à Grouchard. Il ne colle jamais <rire> Et ben, en fait, c'est dans le même principe que la bande ABD euh, dans à 2. Ça, oui, ça me parle déjà voilà. plus. Voilà, donc c'était pareil c'était une émission euh, sur la bande dessinée franco-belge et donc tu avais des sketchs, euh, des euh, dessins presque animés de bande dessinée comme Robin Dubois ou des trucs comme ça. Ça s'appelait Flipbook. Et ça passait quand C'était dans à 2. Dans, ouais. -de, euh, dans les années 80, début 80, euh, dans ces goûts là, 82, 3, 4, <rire> <rire> Flipbook. Ah, il y a qui voilà sait quoi Pourquoi je ne m'en souviens pas et Voilà, voilà. On peut entendre ça qu'à génération manga, des trucs pareils, hein. Oui, en là. effet. Alors, euh, oh, avant de passer une autre petite curiosité que je passe quasiment jamais et pour cause, euh, si je vous parle de Claude Lombard. Ouais. Ah, on t'entend beaucoup moins bien. Ah, ah, tu nous entends beaucoup moins bien. Attends, hop, euh, yep, et là bah, Oui, en... là, on t'entend mieux. Voilà, beaucoup oui, mieux. Oui, en fait, et nous aussi, on s'entend mieux. Eh ah, il fallait me le dire. Je vous ai demandé si vous entendiez bien. Oui, et bien. ben, ah, bah, maintenant, euh, voilà. on t'entend beaucoup trop. Mmh, alors, trop beaucoup trop bah, Je peux baisser, voilà. Et non, bah, à plus <rire> Hein tu veux plus fort Voilà comme ça. Tu veux le faire Parfait. plus fort Bah euh... mais je touche plus à rien. Parfait. <rire> Donc les auditeurs, ça change rien pour vous hein, parce que c'est sur le plateau. Il y avait y Ariane y qui n'a plus de, de tympans, c'est bon. Euh, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Donc euh, Claude Lombard, disais-je. Claude Lombard, La 5. Tout à fait, tout à fait. Tous les avec de La 5. Alors, euh, parmi vos séries préférées de La 5 Oula. Là. Oula, là. oula, là, oula, oula, oula. Moi, j'aime bien sous le cinéma forcément. Bien sûr. Il y a Robotech qui a pas mal marché. Olivetta, bien sûr. Non, ça, ça Magical reste... Girl, le sport, tout ça. Non moi euh... ça, ça reste quand même euh, euh, sous le signe des mousquetaires, euh, mais la fin. Euh, la fin de la série ou le générique le... de fin Le générique de fin. Ouais, mais je te parle pas de spécifiquement de générique là, je parle globalement la série. Voilà. Ah, oui, oui générique mmh. de fin. Choisis ton aventure que j'ai passé la semaine dernière je crois d'ailleurs en l'occurrence tu vois comme quoi. Euh, alors euh, bah, là c'est un truc euh, j'ai jamais regardé hein. mais c'est notre ami Claude Lombard donc il chante donc il chantait là, essentiellement les génériques de la 5. Euh, ça s'appelle les fruitis. ah Oui, il y a, oui, des peluches de ça. C'est ça, les fruitisses le monde des fruitis est bien sympathique c'est nous les Fruit, les végétaux tellement exquis, les volcans nous abritent, nous sommes tous amis. C'est nous les gentils qui toujours on s'amuse et on rit. Nous sommes blancs et nous sommes verts, nous sommes noirs et jaunes, nous sommes différents, oh oui, mais nous sommes tous Je la passe absolument jamais, hein, et pour cause. Il euh, y a peut-être <rire> une raison. Ouais, voilà. enfin, ça vous fait découvrir. Je n'ai pas ça centième, je vais vous passer un petit peu les trucs que ouais. j'ai sous le manteau. Pour y bon, avait ça, des petit peluches. dessert. Euh, J'en avais euh, des eu avec de des, des points euh, casino, dans les petits casinos. Ah bon Il y avait des fruits, c'était y, sûr Oui, oui. Tu ne confonds pas avec nous légumes Non, non. <rire> Parce il y a aussi un truc qui s'appelle nous légumes, c'est un disque. Que je crois que je n'ai jamais osé l'écouter. Alors, une fois, je ne me rappelle même pas comment ça fait. En tout cas, je ne l'ai pas ripé, hein, tout ce truc-là. Donc, il vous dire. Ouais. Sinon, un générique que tu passes euh, jamais. Euh, mmh. Donc, euh, c'était un dessin animé que je assez <coughs> bien. Le générique était très bien, inspiré d'une célèbre chanson française. Et justement, ça se passait sous la révolution. Mmh. Zorro sous la révolution. Ça te dit quelque chose La Zorro... tulipe noire. La tulipe noire. Ah oui, c'est vrai que je, je la passe rarement. Mais je l'ai passée Mais sa... la néanmoins il n'y a pas euh... trop longtemps. Ah. Oui, parce que Valérienne l'aime bien. Donc, je l'ai ah, <rire> ça, ça ira, ça ira. Avec la tulipe noire. Alors... alors euh une petite découverte c'est les collectors aussi Génération Manga c'est la version originale française de Gilles Pouvoir parce qu'on euh, sait qu'on connaît la version par Bernard Minet bien entendu et Corinne Sauvage mais à la base on entend à la fin de quelques épisodes de Cher donc c'est très court c'est une version de 30 secondes euh, la version originale où euh, c'est Noam qui chante et qu'en plus il ah, dit même. tout l'univers le pouvoir et pas l'univers donc c'est cette petite curiosité que je vous propose d'écouter vite fait maintenant Pour l'amour et sa gloire La pensée, son pouvoir, nous pouvons tout faire, tout l'univers. le pouvoir. Voilà, tu vois, on entend bien que c'est Noam. Hein. Oui, quand Et même. Tout ça le pouvoir, là. Voilà. Tout ça pour dire que celle de Miné, du coup, <rire> c'est une dune cover le fait le oui. cover je rappelle hein, que ce sont des, des versions interprétées par euh, qui ne sont pas interprétées par l'original euh, et qui ne sont pas et, euh, la musique non plus c'est pas l'original elle a été refaite elle a réorchestrée et, et réinterprétée donc voilà tout a été réinterprété tout est refait quoi tout est refait tout est à refaire quoi y, a, y a quelques variantes par exemple il y a quelques chansons d'A.B. Production dont la musique est la bonne mais les interprètes intervertis oui. donc du coup c'est miné Césarie Dénimal c'est tout mélangé <rire> Donc voilà, voilà, voilà. Tiens, tu, tu le fais celle-là, moi, je fais celle-là. C'est ça. Donc, euh, face B, face B d'une série culte et face B chantée par notre ami euh, Bernard Minet, bien entendu, parce que je ai pas encore passé du Minet, c'est un scandale. Donc, euh, voilà. Mais la... du Michel. Et je mettrai du Michel aussi, bien entendu. Donc, Bernard Minet dans euh, la face B d'un grand succès, mais je ne dis pas lequel, voilà. Elle est responsable et veilleuse sur tous les enfants Elle fait les courses, elle met la table pour les adolescents Juliette à 25 ans et elle travaille au collège Elle fait ça parce qu'elle aime vraiment les petits et les grands To est adolescent et il touche ses études Ce n'est plus un garnement un peu timide, un peu rude Il doit travailler pour pouvoir payer ses études Il faut-il n'arrête pas, c'est pour lui les tâches les plus rudes Juliette et Hugo ne se connaissaient pas Et pourtant l'un pour l'autre, ils étaient destinés Juliette et Hugo, eux ne savaient pas Que tous les deux, ils étaient nés plus aimés' Juliette et Hugo, n'imaginez pas Le bonheur que pour eux, on avait imaginé Juliette et Hugo, n'en revenez pas Car ils s'aimaient d'amour pour toujours et pour de vrai Au fond de leur cœur, ils n'imaginent pas Comment le bonheur les accompagne pas à pas ils sont tellement heureux qu'ils n'en font qu'à leur tête Et la vie danse pour eux comme une formidable fête C'est l'amour qui naît pour eux à la pension mimosa Et Maxime bon tout tout les regarde avec joie Juliette est la beauté, Hugo la gentillesse Il sait quand il sera plus grand qu'il aura sa tendresse tu étais Hugo, ne se que, pas Et pourtant l'un pour l'autre, ils étaient destinés Tu étais Hugo, eux ne savaient pas Que tous les deux, ils étaient les pour aimés Tu étais Hugo, n'imaginez pas Le bonheur que pour eux, on avait imaginé Tu étais Hugo, n'en revenez pas Car ils s'aimaient d'amour, pour toujours et pour de vrai et Hugo ne se connaissaient pas Et pourtant l'un pour l'autre Ils étaient destinés Juliette et Hugo, elle ne savaient pas Que tous les deux, ils étaient des mouches aimés. Juliette et Hugo, n'imaginez pas Le bonheur que pour eux, on avait imaginé Juliette étais Hugo, n'en revenait pas Car ils s'aimaient d'amour Pour toujours et pour de vrai Juliette et Hugo, ne se connaissaient pas Et pourtant l'un pour l'autre Ils étaient destinés Juliette étais Hugo, ne ne savaient pas nanana Alors quelle était votre série préférée euh, méconnue du club de C'est-à-dire je veux pas les, les gros mastodontes euh, Sanseya des Bêtes des Sorciers des trucs un peu plus obscurs obscurs Isabelle c'est cogné contre les murs Les trucs un peu plus obscurs un peu moins connus euh, des, des séries qui sont passées Alors vous battez pas pour répondre <rire> Ah ouais, c'est pas la le coupe. club Dorothée. Euh, euh, moi, ça serait euh, des, des trucs euh, plus vieux. Vas-y, euh. vas-y. J'aimais bien euh, Silas, oui. même si c'est vachement sombre, mmh. euh, quelque peu glauque, euh, et euh, que ça me faisait peur, notamment à un moment donné, il y a une sorcière euh, et... Euh, Et elle hurle, moi ça me... Donc ça c'était une série live allemande hein, oui, qui passait dans les de deux. C'est pas d'hier. Voilà. Personnellement je n'aime que le générique, j'en ai revu... Euh... Ah blablabla. Blablabla. Euh, Et euh, toujours euh, en live... Euh, mince, le vagabond. Le vagabond ça, ça faisait <rire> pleurer ça. Ouais. C'est un chien hein, qui un cherchait un... ses patrons. <rire> Et ben... Non, euh, j'ai oublié le nom. Bah bah Avec euh... euh, euh, Feu Follet. Euh... Ah, Dicteur Oui, Allez. ça, c'est. Ça, ça, par contre, c'est de la bombe bébé, c'est sorti en DVD, je vous invite à vous le proposer. C'est superbe. Oui, c'est super, Dicteur Et. Euh... Non, j'ai. À part les gros blockbusters. Euh... Non, non, rien alors. Pas de Willy Boy, de Muscle Man, de Wigman, euh, quand sais-je euh... Il y a eu plein de trucs au club d'eau. Il euh... y, très... y en a eu plein, oui. Ouais, plein, plein que les gens ont C'était pas mal, Le oui. Dans... Dans les sortes de bien trucs délire oui, c'est. Ouais, Je sais pas, Dan Cougar, Gordian, mais ce pas passé beaucoup. <rire> Galaxy et... Express <Expert> <rire> 1999. Gugu Amno. Non, non, peut-être pas. Dr. Slump, non, peut pas non plus. Ah, les collèges foufoufous. Juste fou. pas de bruit. Oui. oui, ça, oui. Bon. Ça, c'est le préféré d'Izoukio, je pense. Euh, ouais. Dans, ouais. Le dans les préférés. Dans le top, euh, dans top 10. Euh. Ouais, ah, oui, Scooby oui. Ah, Parle-nous un petit peu de, du collège Foufoufou. T'as des épisodes préférés qui te reviennent en mémoire. Oh là Ça imp... ouais. Moi, ouais. j'aime bien leur lequel, façon de laver. Ce, celui voilà, celui de où ils explosent la façade, j'allais le euh, dire. Ah, je leur façon plus, de laver leur, euh, leur salle de classe. Parce que vous savez... Non, ils doivent laver tout le collège, en fait. De, oui, mais vous savez que... Au Japon, euh, ce sont les élèves qui entretiennent les bâtiments. Ouais. Euh, euh, bon, ouais, et et c'est pour ça, d'ailleurs, quand comme... ils sont punis, qu'on les fout à la porte avec des seaux d'eau. Oui. <rire> et comme l'on ne l'a jamais fait de l'année, ils sont condamnés à le faire pour le dernier jour. Oui, ah. ils ont toujours été en tanker. Ils, ils oui, ont bah, réussi ton... à tanker à chaque fois. Heureusement, Ré et... oui, est un bon chef. Donc, ouais, ouais. Euh, ouais. donc, il se dit que déjà mots, nous, vous grand mot, les, les jardin remède Ah oui, ah oui je me rappelle ouais, et puis moi et je comme vais... il ne reste plus rien pour moi, Et eh bien je m'en vais. <rire> voilà, et recommence en fait. À... Alors, d'accord, d'accord. toi tu visitoi. Tu... D'accord, chef. d'accord, chef. vrai ah, comme il ne reste plus rien pour moi, <rire> <rire> ouais, il y a... ouais, je rien. Je me rappelle de ça. Et ouais. au bout d'un moment comme ils sont tellement euh, maladroits, ils, ils renversent l'eau partout, et ils se disent bon bah le plus simple c'est carrément on prend une mope chacun, on se met en formation ch et chargé. Voilà. Et c'est pas des tout petits des des Tout petit balai, C'est les balais qui font bien un m cinquante de long et avec une, ça fait une vague immense et qui passe, qui, passe, euh, qui, qui, qui pousse, passe. je veux dire le mur et toute la face et la façade d'un la, la façade d'un <rire> étage tombe. Ah ouais d'accord. Ouais. Et bien sûr... Euh, J'aime bien aussi sa façon de nager en parlant de vagues. Alors, oui, il nage ah, pas, oui. il déforme l'eau pour... Euh... Ouais, pour raccourcir le, le terrain. Du coup, ça fait ouais. des vagues et il plapla sur les vagues, plop, plop, plop, pour aller plus vite. Et ouais. leur façon de monter une pente. Ouais, le marathon ouais, perpendiculaire ouais, alors, à la côte. Ah, avec, la, avec la pente à, je sais pas quoi, à 5, ouais. degrés. Ouais. Et bien sûr quand ils font de foot, c'est euh, c'est est ton meilleur ami, pourquoi est-ce que tu lui y tapes dessus Ah oui, celle-là, était... c'est vrai que celle-là, elle était excellente. Ah bah ouais, c'est vraiment... Et quand ils sont dans le métro aussi qu'il y a une vieille dame. Voilà, allez, madame, je vous laisse ma place, mais c'est vraiment pas de bon cœur. Hein. Tu feras mon lit. Et puis le par par avait l'occasion, tous les matins, lever à levé à 8h. À 6h. À 6h, tu feras ton lit. Et puis le par par avait l'occasion. Ça c'est quand en fait le magasin de jouets de Ré a été incendié. Et donc, euh, Red est obligé de se faire héberger par chacun de ses potes. Et puis, chez chacun de ses potes, euh, il se passe un truc qui fait qu'il le renvoie chez, chez le suivant, tu vois. <rire> ouais, euh, bien, justement, j'aime bien aussi celui où euh, son père le, le, le condamne à écrire son, euh, son journal de vacances. Donc, lui, il le fait d'avance. Et comme il s'aperçoit qu'il en a un petit peu trop mis, euh, il se dit, bon, bah... Euh, il faut le maintenant, faire maintenant. Maintenant, euh, <rire> mes vacances, ça va être ça. Voilà, sauf qu'il qu qu a mis des trucs euh, ouais. ensemble, Mais il y arrive, Il arrive à ce que ça soit raccord. Ah bah forcément. Ouais, mais ça, le Kouich je vous invite à vous les procurer, vu que maintenant, l'intégralité est en DVD trouvable. D'autant que deux épisodes n'avaient pas été doublés à l'époque, et ils l'ont été à cette occasion. Donc, on a vraiment les 86, la totale. maintenant. Tout, tout, tout, tout, sur les Kim fou fou Foufoufou et alors maintenant tu m'as demandé du Michel alors bien sûr on met mais du oui. Michel voilà Michel, Michel Barouille Michel, avec euh, son, Michel. son tout dernier générique en l'occurrence puisque c'est le générique qu'il a enregistré pour les Gakusei Escadron de la Terre un Sentai amateur euh, qu'on éventuellement on reparlera peut-être tout à l'heure on verra allez il y a 30 ans les forces du mal ont voulu conquérir la Terre une équipe de héros les ont empêchés aujourd'hui elles sont de retour mais qui va les empêcher c'est les Gakusei en avant en avant en avant Le soleil se lève sur la ville, une nouvelle journée commence. stylo cahiers, tablette, cartables, nous sommes parés pour le combat. C'est 8 heures et demie, leur décours, Le gars conseille l'escadron de la terre, c'est la force de l'amitié. Nous apprenons tous les jours, quoi qu'on nous fasse, qui nous défiera, serons-nous à jamais unis. Par le pouvoir du feu, nous nous enflammerons. Rien ne nous fait peur, rien ne nous fait peur. Amour, nature, ténèbres, terre, les éléments se déchaîneront. Ne perdez pas d'espoir. Nous sommes des gars conseils, de la terre, gars conseils. de la terre, gars conseils. de la terre, Donc, moi, j'ai eu Michel au téléphone. Non, uh -huh. euh... euh... oh ma chérie, comment tu vas? Oui, voilà. Non, mais <rire> ah, bah, c'est notre pote, Michel. Ah oui, non, mais... Moi, je, je l'appelle mon chéri, je lui fais des bécots, lui aussi. Donc. Euh... Gilbert? Voilà. <rire> Et. Euh... Il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé faire cette chanson, mais qu'il en avait sué des ronds de chapeau, parce que c'est pas du tout son, sa tessiture, c'est pas du tout... Il connaît pas vraiment ce rythme. Il n'a pas, mmh. pas du tout l'habitude, mais euh, celui qui a enregistré la félicité, parce que euh, la musique était vraiment dur, c'est pas vraiment les mousquetaires hein. Oui, oui. un peu trop rock, peut-être un, peu, un peu plate. Euh, euh, c'est comment... euh, ça passe autant d'amplitude qu'il a l'habitude. C'est c'est pas du Michel, mais Michel a fait avec et un grand musicien euh, et ben et Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que de mauvais artisans, donc... Euh, ah bah il, il se débrouille très, très il bien. Il s'est très, très ah oui, bien débrouillé. Y bon oui. euh, et il peut être fier de lui, d'ailleurs, il est fier de lui, euh, parce qu'il en a bavé, donc euh, c'est d'autant plus méritant. Est-ce que vous avez vu, vous, Gakusa, Iscadron de la Terre, les premi le premier épisode Alors, moi, non. Non, non plus. Non, bah, Moi, j'ai vu. C'est long, c'est très long. Hein, ça fait 30 minutes, euh, il ne se passe pas grand-chose. <rire> Espérons que ça va être mieux après. Euh, c'est souvent le cas avec les premiers épisodes De oui, beaucoup de choses Mais bon hein. le truc c'est qu'il faut euh, Quand, quand es un truc amateur comme ça Faut que tu marques un grand coup tout de suite Parce que si pendant oui. les 30 premières minutes du premier épisode Les, les gens ils s'endorment euh, Ils vont pas vouloir regarder la suite tu vois Donc faut donner un grand coup tout de suite Quitte à revenir en flashback après tu vois Un pilote doit, être, doit toujours être irréprochable Oui parce qu'il faut oui, vendre ça. le truc normalement <rire> avec euh, le pilote Et bon là ça a pas réussi à trouver comme moi je suis gentil hein, Mais il euh, y en a qui l'ont incendié hein. Oui c'est euh, pas vraiment très pas, gentil C'est pas gentil non plus, il faut être constructif, euh, oui, mais bon, oui. vous savez qu'il y, y, y a plein de haters sur le net. Hein, donc, voilà, oui, donc, non, ah, la mais... critique est tellement facile. Euh, oui, oui, oui c'est facile de dire « Ah, est ce que tu faisais de la merde ?» Oui, mais oui, en voilà. encore. Oui. Mais et encore. Et C'est et... de la merde. J... Voilà. <rire> D'accord, okay. merci. <rire> merci pour ta plaisante contribution. Oui, oui on est bien avancé maintenant avec ça. <rire> donc euh, pas, pas autre chose sinon euh, vos coups de cœur actuels est-ce qu'il y a des nouvelles séries que vous avez ziottées euh, que vous avez envie de faire un coup de projet dessus pas trop fort parce que ça fait mal Euh... Non, qu'est-ce que vous avez regardé récemment et un de... Moi, je reviens au, au classique, donc je ne peux pas trop vous dire. Bah, ça ne fait rien, ressort nous des classiques. Non, mais, bon, non, mais là, moi, un... c'est Sansea en ce moment que je me refais grâce à toi. Euh... Ah oui, on se refait toujours euh, <rire> la qualité à ça, ça, ça. Donc, euh, et bon, ben, on s'est refait euh, les retours vers, vers le futur, bien sûr. Ah oui, t as, t as, ça s'imposait là, forcément. Donc... Euh... On, on a hydraté une pizza et on s'est fait un petit film. Il euh, n'y a personne qui hydrate des pizzas comme toi, maman. <rire> Alors, je vais vous parler tout à l'heure de, de covers chantés par d'autres machins trucs. D'autres a... machins trucs Oui. Donc, on, on, on a des curiosités, comme par exemple, Nicky Larson, mais chantée par notre ami Bernard Minet. Donc c'était à l'occasion de son dernier album Génération Bioman, je crois que ça s'appelait, oui. en 2002 euh, Donc du coup il avait profité pour chanter Nicky Larson, <coughs> euh, comme, comme il chante D'ailleurs lors de ses concerts aussi Même si c'est pas une chanson de lui à la base Voilà, Nicky Larson, bon, Larson. Ses, On peut tous chanter, hey, hop. Nicky Larson Nicky Larson Une ombre file dans la nuit C'est un assassin Qui s'enfuit Et comme un démon Il sourit Il me restera impuni Une voiture qui surgit Un coup de frein, des pneus qui crient Un coup de feu qui retentit La justice appelle le qui Dans la chaleur de la nuit Le mal est toujours puni Aucun danger ne l'impressionne i les affectionne et la justice le passionne. Niki Larson ne crape personne lorsque les coups de feu résonnent comme un éclair. Il tourbillonne surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne crape personne. Widzicie, dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni, aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne, ni kielarsson ne craint personne, lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne. Alors, il y a une petite actualité sur Nicky Larson, c'est qu'il y a un, nouvel, un nouveau téléfilm qui va sortir. Il y avoir un nouvel animé sur Nicky Larson, donc restez aux aguets. Et sinon, sachez qu'il y a une série live chinoise oui. euh, qui apparemment est très très bien, que je n'ai pas encore regardé, qu'il faudrait que je jette un, un œil voir les deux. Donc euh, voilà, donc tout ça, est y plein d'actu sur euh, Nicky Larson. Alors après, il y a des chansons un petit peu plus récentes aussi, euh, qui ont à peine quelques années, qui peuvent être sympas aussi, comme par exemple le générique de Team Galaxy. Je sais pas si vous connaissiez Team Galaxy. Pas du non, tout. Eh ben, tout. avoir l'occasion du coup de profiter. C'est une production française, hein, donc ça a passé dans TF. Et c'est par ceux qui font euh, Total Spies, des trucs comme ça. Hein, voilà. Oh, mon dieu. Team Galaxy 4, 3, 2, J'ai sur terre, quitter la vie ou cela ne te fait pas peur une aventure Socre à toi mais sois à l'heure T'es différent Tu n'as pas peur dans le noir Il t'a tout prend bien prendre un nouveau départ Au sanatim ou toute aventure qu'aventure, menou le futur Foncé vers l'infini Avec une galaxie Rien ne nous étonne en rien non rien ni personne On a peur de rien Poczujemy w tym galaxie. Ni tyle, ni tyle. Ni rien, ni personne. personne. Tu paras demain. Touchę les, les cimes, des Avec Team Galaxy, non, rien nous rien, ni personne, on n'a peur de rien. infini Avec Team Galaxy Tu feras demain Alors eh qu'est-ce que ça pète Qu'est-ce ah, que vous que en Donc, tu vois, Team Galaxy, c'est sympa, j'aime bien la chanson, c'est sympatoche. Euh, voilà. donc il ne nous reste plus que quelques petites minutes. Alors qu'est-ce que vous avez à dire pour, euh, pour finir pour conclure en pour terminer défense. cette 500 little <rire> Eh bien, je dois dire que ça fait quand même euh, très longtemps que je t'écoute, que je t'écoute, toi et little qui of régulièrement là au début. Mm -hmm et Que j'ai découvert à peu, près vers la cent... vers la... à peu près vers la centième. Ah, bah ça va, t'es pas trop mal alors. Non, non, d'autant que j'avais envie de mon retard. Ah, t'as écouté toutes les autres. Ah, ouais, là, parce là, que je, toutes je rappelle autres, que ouais. vous pouvez ouais. écouter toutes les autres. Bon, alors là, bah, si vous commencez maintenant 499 émissions, ça va être un petit peu hard, mais euh, ça peut se faire. Hein. Allez, pari tenu. Ça peut se faire, pari tenu. Donc voilà. Donc sur euh, genemanga.opensmiley.com, vous marquez genemanga, G-E-N, manga, G -E -N, manga euh, ça, tout attaché sur Google, ça va vous le sortir. Ça, vous allez voir, génération manga, c'est Euh, hop, et sur le forum, vous téléchargez sans vergogne, parce que c'est légal, c'est à nous, c'est nos émissions, donc on fait ce qu'on veut avec. <rire> voilà. Donc, euh, non, moi, c que, c ce dont je me rappelle, c'est surtout nos fous rires entre le charisme de Tétéola, oh, ouais. euh, toi qui me demande mais c'est quoi une Miko et moi qui réponds, ben, une espèce de vestal, voilà. et toi qui me fais des yeux ronds comme des soucoupes à thé, <rire> et euh, ce pauvre gars qui se barre euh, En canoë de sauvetage Non, c'est... Ouais, ouais, c'est moi, ouais, ouais c'est moi. C'est moi, dans Senseïa, j'ai dit qu'il partait en canoë de sauvetage au lieu de canot C'est bien qu'à forcer. Alors, oh, bon, ouais, ça en est fait d'autres, hein. Oh, mais c'était... C'est bien. Et euh, Nico et moi, Van et moi... Oui, qui, et Van essaient... qui essayons de parler en positif de Naruto et qui n'avons pas Réussi. eu de cesse de Mais parce qu'on n'aime pas Naruto, nous autres, ici, à Génération et de Manga. Oui. Bah, mais je suis désolé, c'est comme ça, hein, ça arrive. Hein. Tout le monde peut pas aimer tout, hein, voilà. Voilà, non, on a eu quand même quelques bons fous rires. Mais Vous avez tout. au moins eu le mérite d'émettre de, des critiques euh, objectives. Hein. Voilà, on n'a enfin, pas Le les mieux argumenté possible. Voilà, on n'a pas <rire> dit juste que c'était de la merde. Hein, je crois que c'était euh... l'émission à peu près 30. Oh, bah si tu le dis. Ah, bah je te fais confiance parce que moi, les 500, je les connais pas par cœur. Il <rire> faut pas déconner <rire> non plus. Hein, voilà, <rire> Donc voilà, bah écoute, on va se quitter, se donner rendez-vous la semaine prochaine pour la 501e, je crois que c'est le, le nom de l'escadron des Stormtroopers dans Star Wars, ça, la 501e, un truc comme ça. Je ouais. crois. Hein. Mais je ne sais pas comment ils savent ça parce que je crois pas que dans les films, ils le disent. Mais bon, oui. euh, voilà. Ça les, les, les, que... les livres peut-être. Oui peut-être. En tout cas, il y a du Star Wars partout, hein, forcément, puisqu'il va sortir le nouveau film. De toute façon, je suis sûr qu'on, s'en fera l'écho, forcément. Donc, on va se quitter avec Valérian et Laureline. Vous savez que Valérian, c'est une vieille BD franco-belge et qu'il y a eu un dessin animé de ça. <coughs> et euh, donc, je vous laisse avec le générique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et ça sera pas la C'est parti, beaucoup. Bon alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous n'avez plus de planète, vous ne pouvez plus voyager dans le temps et vous n'avez plus un sou. À votre place, je chercherai du travail. Dans ce coin de la galaxie, on fait souvent appel à des aventuriers ou à des mercenaires pour certaines missions délicates.